Zortzi herrieldak zuzenean, Euskal Iratietan. Euskal Diasporaren eman kizuna. Ila betero, lehen igande guziz, Arratxiko sortietatik goiti bederatziak etterdi arte. Ereplika hastelenean, Arratxaldeko zaspionta. Zortzi herrieldak zuzenean. Euskal Iratia eta sortzi provinziak elkarteak antolaturik. Zortzi herrieldak Agordeneri, en tot en door twee sorties Erialdak Susenianen Urskald Diazporalen en mankisuna. Hola a todos, escuchas sorties Erialdak Susenian para y con la diáspora vasca. Hi to everybody, you are listening to sorties Erialdak Susenian de The Basque diaspora show. Bonjour à tout le monde, vous écoutez sorties Erialdak Susenian l'émission de la diaspora basque. Garko Gayak, Diazporalen Beri, Noski, Betty Besala, eta Et gainera len, l'en l'en l'enik Robert. Comment vas-tu Ça va Impeccable. Impeccable. Toujours impeccable. Tous les, tous les mois, je comme Robert, comment ça va Beh, Impeccable. Bobby Kane. Bien, il faut gré. Je suis à Je suis Robert. Je suis Je suis à Arduladunak, and Antulat Edo Akto Leak, Sigor Gurekinda, Michel Terre Gurekin Bada Elibay, Ordena, Caroline de Otero, et Catherine Guillot. Ala belas filmaren egileak gurekin izango dira ere bai. Denbora baldin badugu aipatuko dugu beste proiektu bat, Infahal lan egiten denena detsena na subiak, sortzen den dinamika bark Euskaleria Euskal Diaspora arteko kooperatiba bat mundua mailan eta noski, ben lenik izango gira ere bai Los Angelesetik Under ander egilus, B o be, lal, barkatu ander, bakia entzutuen beramendiarekin. Ala uh, date to nai baldin badu zue. Galderebat batbaldimba dosue, ser o bos bos bederati bos bederati irurugoy o goitamar. E doy bat irratia bildua sorti provinciac el bidera. Quieres llamarnos? Tienes una pregunta? Quieres enviar un mensaje a tu familia? Puedes llamar a este número al 0033559596030 o envía un correo electrónico a esta dirección irratia arroba número 8 provinciac Vosotros nos apeler? Faire passer un mensaje? envoyer un mensaje a la diaspora ou de la diaspora à nous contacter, appelez-nous à ce numéro au 005-5959-6030 ou par courriel à iratia-8provinciac.com. Si vous voulez nous contacter pendant le numéro 8, .com. To contact us show, ne vous hésitez pas à nous donner un appel directement à 33 559 59 60 30 ou envoyez nous un e-mail à iratia-8provinciac.com. Uh, Euh, juste une chose Robert, euh, en fait aujourd'hui c'est assez spécial parce que je me suis rendu compte que tu connais Michel. Yes, oui Il y a longtemps euh, Ça fait euh, un petit moment oui bon, On va revenir dessus tout à l'heure D'accord euh, Tu vas pas peurer, c'est euh, promis. <rire> ça marche Sois gentil Benoît voilà. Et là pour commencer on va faire plaisir à ton frère, à Philippe, qui je sais qu'il nous écoute depuis San Francisco C'est un fan, un fou de Berry Tcharak et qui sont d'ailleurs en tournée aux USA Je vous propose qu'on écoute Berry Tcharak Laat Zakemundo. Daar hebben we Beritsarak. En daarnaast is het zo zinean Los Angeles. Ego non Los Angeles? Ander, hoe is het? Ego non. Edo, Arratxaldeon Gabon, Euskal Herrian. Alashe? Bai, bai. Ander, ze, ordoen, zo zira, beraz, Euskal Duna, Los Angeles NBC. Hoorida? Bai, bai, alada, alada. ala da. Zouela, lau hija, bete, skase, torri nintzela Los Angeles era. Baina, ja, segon nintzen... Californië, Nereva, Ibania, beste bai, Beste Sergei, Sergei, Joan, Siral, Arat, Sirgaldu, Siraldu, Siraldu, <laughs> Siraldu, e, Siraldu, e, Siraldu, Siraldu, Siraldu, Siraldu, Siraldu, Siraldu, Siraldu, Bakersfield Siraldu, Siraldu, Siraldu, Siraldu, Siraldu, Siraldu, Siraldu, Siraldu, Siraldu, Siraldu, Siraldu, Siraldu, Siraldu, Siraldu, Siraldu, Siraldu, Siraldu, County Siraldu, Siraldu, Siraldu, Siraldu, Siraldu, artean badaukate akordio bat. Mm -hmm eh Euskal Herriko jendea eramateko horra, Euskal Herriko historia eh irakasteko mm -hmm. eta hizkuntza euskera ere bai. Bai. eta gein nanntzela ba, ba bueno egin dituen harremanak, e, harremanetan sartu nitzan komunikabide desberdinekin ni beresz kastaria bai naiz. Bai. eta eta bueno, gein hori bukatuta esperientzia politika izan zen baina kastaritzan mundura nainu etorri bueltatu mm -hmm. eta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 ik had het urte, wees, houdt dat ken duta of porsche bat dieja ken duta, ik had het urte, of zoals, sortie wat jij weet, el doninza, el doninza, bueno, guia je naar ben duaren ogaita maikan, dinia tamavian, aben momentabesagen, ta, e, doninza bertan, udararte, da gutxiago, seis, sas pi jabetes, mm. ustalia, de rustel vueltatuinse la bai. bedankt aan deze goeie tourituur, Stephanie duar eta Christiana India. E, bai, bai, bai. bye. <laughs>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 duela la urte egin zuen e, bidai bat e, lanerako pues bueno lehendakaria garai hartan, López Lopez lehendakaria zenak mm. berak egin zuen e, bidai bat e, ameriketara eta egin zuen bidaia euskal diasporaren inguruan okay. beraz Boise ezagutzeko aukera izan zuen San Francisco ezagutzeko aukera izan zuen Reno ere bai mm. eta eta geroiaz e, lagun batzuekin Joanintzan chinora e, ...etat zinok euskaletzea ezagutu nuen. Berat, ba, ezagutzen ditut bat, tu. Ba, geien bat, mende baldean. E, Berat, hola ezagutu duzu gure entzulea... ...eta partai, partai hartzeailea, enarxiko? Ba, bueno, iagiazan enarren e, historia polita da. Berez, e, ni karrera bukatu nuenean 2000... ...ta zazpian, azinintzen ja Ameriketako diasporarekin baar remanet aan, beter zijn duidelijk ook interess, interesse is, baar, bueno, Amerika tara, johan, die renneus kaldune, ninguruan, terbaitegite, quaado, benchot, peraije, klein lange gitego, eta, si vincent, Facebooken, baar, gente, areaquin, baar, bueno, baar, email, aktydalsen, eta, mesuak, aktydalsen, eta, Enarri ikusi baar, baina ko, bidalita nituen, es, tunguwaaten, sembaat, eun, eun, eun ka, eun ka, eta, mesu, eta email, eta, enari, es mio, nidachi, baar, en daar is het ook zo dat de dan is het ook zo dat email komt, die zegt, ja, maar dan is het ook zo dat er een email komt, die zegt, ja, maar dan is het ook zo dat er een email komt, die zegt, ja, maar dan is het ook zo dat er een relatie met de collega's, die zegt, ja, naar is het ook zo dat er een relatie de het ook relatie de de de het losangrijzen, want als cassette er is, is dat euskal in de super. Jeetje, euskald Euskaldunak, e, Euskal Bye, bueno, is dat wat je nodig hebt. Daar werken die Orain, Euskal Cazeta. Com, bye bye bye bye. Bye bye. Bye Nancy Suiri, Nancy Suiri, verà. is Euskalduna duela Peruarra, bai. Eta, ori, nueniaz, bera bizi da. Amà, Euskalduna duella. Is dat wat je nodig hebt? Daar werken die naast je zijn. Daar werken Weet je, het maakte het wel. Deze is natuurlijk een andere. Ik weet niet of je het zoekt in een plaatsje dat je niet zo vaak bezoekt. Maar je kunt het wel vinden in een plaatsje dat je niet zo vaak bezoekt. De kunstenaar van de film was een schat. Hij was een van de meest de film. Hij was een van de de Enekian, en ik hier, en ik hier, en ik hier, en ik hier, en en ik hier, en ik hier, en ik hier, en ik hier,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 bazuen zuen programa honetan hitz egitea eta berez eta ezagutzen nueko lehenagotik bai eta eta bueno penaia ja, zurekin ere ba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 Est-ce que Rachuli, bonjour. Bueno, Mieux, est-ce que Basar Kadowat. Agou. Alors, bienvenue dans le show Ander Guinoungoulekin, bienvenue dans Los Angelesekin Et à Guizan, Ashton d'Agou, Goule, Gomitekin, et Mendi d'Agou, Goulekin. Caroline de Otero, Catherine Guillot. Alors, je vais commencer d'abord avec vous deux, avant de passer à Michel Teré et Sigor. Euh, Vous êtes là en fait, pour présenter, on va dire, euh, deux films. Enfin, il y a deux films que vous présentez ce soir. Il y en a deux que vous avez réalisés ensemble. Il y en a un autre que vous avez euh, réalisé toute seule, c'est ça, Caroline Oui, euh, le film sur Sigurd, euh, Sculpteur Basque, euh, je l'ai réalisé. Mais enfin, Catherine était assistante. Euh, D'accord. Euh, Et par contre, Oro oh, It's a Nice. Donc là, par contre, là, vous l'avez fait ensemble. Tout à fait. Alors, moi, euh, ce qui m'a choqué, je ne vais pas me tromper, c'est de voir ces trois monstres sacrés. Donc, euh, sur scène, euh, dans l'interview, ils le disent, euh, le plus jeune a 75 ans aujourd'hui, euh, Philippe Ouyarambourou a la 90. Philippe a 92, maintenant, à 93. Voilà, bientôt, maintenant. Oui, Goldau doit avoir 78, 79. Voilà, alors c'est au niveau du film. Moi, je vois que c'était sous titré l âge. L Il est à 85 maintenant. Voilà. Et donc, de, de voir ces gens-là qui nous ont quand même marqué. Bon, moi, je ne suis pas aussi âgé, j'ai envie de dire. Je n'ai pas autant de sagesse qu'eux, mais euh, j'ai eu Coldo. Moi, comme professeur de danse, Ali Kastola. Et puis, on est beaucoup de notre génération à avoir eu Coldo, justement. Et de le voir sur scène comme ça, de, de monter un projet cinématographique avec des gens. Euh, comment dire Et là, Michel pourra parler justement aussi. Euh, Est-ce que ce n'est pas trop difficile à capter, c'est parce que là, c'est vous capter l'image de personnes autour de la danse, donc d'un art, donc de mettre en valeur un art à travers un autre art, l'autre art qui est le septième art, c'est ça que je veux dire. Ouais. Enfin, avant d'être un projet cinématographique, c'est un projet chorégraphique. <rire> voilà, alors chronologiquement parlant, alors ça a commencé par la chorégraphie, ouais. et ensuite, c'est vous qui avez fait un documentaire sur... Oui, c'est-à-dire nous avons filmé pendant deux mois tout le processus de création en studio avec Missel et les trois danseurs. D'accord. Robert, tu peux juste prêter ton casque deux minutes à Missel, s'il te plaît, qu'il entende bien tout ce que nous disons. Et donc, Missel, c'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand. C'est un peu un ik ben een baptist, ik ben een baptist, het ben een baptist, ik ben een baptist, ik ben een baptist, is een een een een en dat is een artistiek, een heel een artistiek, een heel een heel een heel een een sorion hand libatisan sen eta hola hasi sen eta ve astapenetik ba idei orisen hasi Zergeltitzen den aïmbechte urte den buruan aïmbechte urte den buruan aïmbechte urte den buruan gorpuzen eta gogoan aïmbechte urtez dansaz bici renondotik eta orizen ene keska ene galdera eta chartusiren bainan bereala het projekto orten eta orberaz projekto ori donc la j'ai Michel qui nous a un peu expliqué l'historique du comment euh, ce projet est né euh, et qu'ils ont de suite accepté justement ce projet-là et qu'ils voulaient à travers ce projet-là voir aussi un peu quels étaient malgré l'âge la réaction du corps. C'est ça, donc comment le corps pouvait répondre également à cette question que lui-même se posait. C'était euh, une question, une problématique, c'était quoi Oui, euh, c'était euh, surtout de, de voir euh, après tant d'années de danse, qu'est-ce qui restait dans leur corps Euh, qu'est-ce qui pouvait émerger et, euh, et dans, leur, dans leurs esprits aussi, qu'est-ce qui restait encore après tant d'années de, de passer sur les, sur les plateaux et sur les scènes de danse, qu'est-ce qui restait de tout ça quoi euh, Et à Chiginien, on, on a dit Oroïtsa Pennekin. On a dit L'imbisico en Chegoan est répicant. Il y a des gens qui ont dit Bon, ils ont dit Amar Oroïtsa Pennekin. Et à Guédo Ooit zappen o jenachtigen, uh, augustus is in en dat is al achtjes mm. jin sieren, ooit zappen, hij niet zeker is. Uh, dat is van bisiek zijleisanden, augustus ten heitië. Want dan bang, askeniën, contra uh, tukenien, het is er mogelijk deen a talorenijen uh, ema heitië. Omdat a iru it oroitzapen mm. bainan uh, oroitzapen uh, batzuk gogorak eh mm. uh, adibidez coldoc bici sandu enfin est enfin uh, je retourne eh? uh, sane garairtan bainan bici sandu gierra sibila eta oroitzapen mm. bat situa nere eta burasuengandi ere eta bur, holakoak ere coldoc etchokoa da bera bai etchokoa da bera mm. bai bai دونك voilà donc moi le, je pour revenir justement euh, Euh, sur les deux yeux que j'ai envie de dire parce qu'il y a un œil qui filme il y a un autre œil aussi qui filme à côté parce que j'ai mes deux co réalisatrices mmh. comment euh, vous avez pu réussir, réussir à capter ça parce que j'ai vu moi les extraits que vous avez envoyés vous avez réussi à parfaitement les capter et après on va aller expliquer à notre auditeur pourquoi vous êtes dans l'émission de la diaspora parce qu'en fait vous partez les rencontrer aussi dans la diaspora pour présenter ces, ces deux ouvrages là comment vous avez réussi à capter ça justement car, et je parle de l'art de la danse, donc est un art, pour l'intégrer dans l'art, dans le septième art, dans l'art de l'audiovisuel. Parce que dans les deux, au final, est-ce est que c'était un challenge, ou est-ce que vous êtes juste posé là, et voir comment les choses allaient évoluer Déjà, on est un petit peu habitués, puisqu'on travaille avec le Malanda Malé Biarritz et on fait des documentaires sur toutes euh, les créations de Thierry Malanda, de suivi de création. Et donc, c'est le Malanda Balébiaritz qui faisait un accueil studio de Missal, qui nous a Commandé le film qui a été produit par l'Institut culturel basque. Tout à fait. Je, je, je après. Merci, pas de choix et tout. Et donc euh, la particularité euh, avec Michel et, et les trois danseurs, c'est qu'on ne les connaissait pas et les premiers jours, on, on a, a l'habitude d'être assez discrète, de se mettre dans un petit coin pour capter. Hein. Mais euh, ils nous ont tout de suite adoptés. Euh, les jours où on n'y allait pas, on leur manquait. Ils voulaient absolument qu'on soit là puisqu'on était en même temps leur premier public. Mm. Et donc ça nous a permis euh, d'apprendre à, à se connaître, tout en apprenant à connaître la chorégraphie et euh, à un petit peu euh, anticiper ce qui allait se passer pour que euh, à, la fin, à, la, à la fin du tournage, euh, même si on avait énormément d'heures de roche, de, de on puisse euh, garder ce qui nous avait semblé le plus fort pendant le, cet apprentissage de la création. Justement, là, donc, euh, Catherine Guillot, directement à vous la question. Il euh, y a ce projet, vous avez participé, donc, on va le voir un peu tout à l'heure, sur, surtout le, le projet. Donc, euh... nice. nice, I, I remember. Moi. I remember, voilà. Euh, je vous pose la question à vous parce que je vous ai entendu parler en anglais parfaitement bien. <rire> pas que je ne vous ai pas entendu parler, Caroline, mais c'est pourquoi San Francisco Pourquoi San Francisco parce euh, que Pourquoi allez-vous présenter ce, ce film Alors, c'est parce que San Francisco nous a trouvés euh, à travers justement. Euh, Philippe, Philippe. À travers Philippe. Oui. À, à travers, travers Philippe. Philippe, euh, quoi C'est encore ton frère qui a fait des siennes Encore, euh, il, est, il, est là, il est là pour nous embêter. Là, il, il nous a contacté et euh, nous a demandé un extrait. Ouais. Et à partir de ce moment-là, les choses se sont mises en place. Et donc là, vous allez vous rendre euh, à San Francisco fin avril. Yes. Yes, yes, you did it. <rire> et, et, et, donc vous allez, et pour faire une présentation à l'Eschkwaletia de San Francisco, quelle date Le 2 mai. Et alors, euh, je ne sais pas si Philippe, Philippe devrait nous appeler normalement. Normalement, et euh, je sais pas, hein, Robert, tu sais ce qu'il fait dans le Tu sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, moi je viens de recevoir un message, quand même je le dis, de Marseille. Donc, Fernando Sabalsa et Stéphane Laplace qui nous avons un petit message. Je vais, Bonsoir Benoît, on t'écoute en voiture entre Marseille et Aix-en-Provence. Voilà. Mais là, c'est Marseille Athletic en soutenant Aïtouste. Et tu as Kakochebot une petite parenthèse. Donc, les Marseillais arrivent à Bayonne nous rencontrer le 19 avril prochain. C'est la foire aux jambons. Et dans le cas de la Foire au Jambon, donc ils vont venir nous rencontrer. On va passer un moment sympathique ensemble avec eux le samedi midi à tous les, tous les auditeurs qui veulent venir Rendez-vous, n'est pas de la pub, c'est devant le bar devant le bar du marché, c'est pas dans le bar du marché, c'est devant le bar du marché, rue des Basques à Bayonne, Voilà à midi. Donc le 19 avril à la Bella San Aguilera, Marsella et à Bella Berilo Chegitzeko, Misel, Aypatu du Basuela, Jardín, Arribam Batzuk Roberkin eta Filipekin. Bai. Kontatzenaldi guztu ere bai. Bai, ba, ori, hori uh, hori hanaintzin, nainoke beste gauza bat egan ere, eh uh, proiektuari sede ari buruz, uh, lehen indantzari bon akident, indantzariak dira hiru pertsonai hoiek. Bainan, nan eh uh, dantzari izan haintsin uh, dira. Eta eh mm -hmm. uh, edo o pieza auch dann, ene gisatasuna eh uh, eh e, e, e, e, te maiten uh, zaukuten hori beriziki eta Caroline uh, eta Katuk hori agpatu dute mm. eta gero uh, autu e, uh, uh, bat hartu dute bat eien uh, eien aria e, aria mm. Het is een en film transmissie wat daar in dat Het is een maandje aan transmissie wat daar is Auch de ditenda dingen die we hebben van de Idebulun, de Idebulun, de Idebulun, eta Idebulun, de Idebulun, Et l'autre il est a eu eta et il y a il Il Philippe, est-ce que c'est vrai ce qui raconte la micelle Oui, je, je crois bien, c'est tout à fait euh, comment c'est passé. <rire> voilà. comment, Adieu, Philippe. Voilà donc Philippe Ashirito Garay qui nous appelle de San Francisco. Comment vas-tu, mon petit Philippe Oui, très bien. Bonsoir à tout le monde Benoît, Robert, Catherine, Caroline, Michel et Zigor. Oui, alors Zigor est là. Zigor, it's bad. Bye. Nous l'assistons à San Francisco. Comment allez vous à San Francisco Très bien, très bien, voilà, donc, si... on, on vous, a, on vous a, attend ah bon, pour uh, eh bien, le mois prochain, vous verrez les jolies filles vont arriver, <rire> <rire> surtout Sigurd, <rire> voilà, donc il y, y a déjà pas mal d'humour dans, dans le studio comme tu peux voir Philippe, la prochaine fois il faudra que tu sois ici avec nous, hein, Philippe Oui, un jour, je pense. Il, y a, il y a, Vraiment, hein, parce que depuis le nombre de fois que tu appelles, entre ce que ça te coûte, hein, entre l'appel téléphonique et tout ça, on peut au moins te recevoir parmi nous une fois quand même. <rire> Dis-moi, Philippe, euh, ils nous ont expliqué que c'est toi qui as euh, impulsé euh, la présence, la présentation de ces deux films, donc le, euh, Sigour, Basque Sculptor et Horace euh, and Nice à San Francisco. Je... Comment... Euh, C'est dans le cadre du Bihio que tu fais ça ou c'est dans le cadre du basque culturel C'est ça, c'est le, euh, euh, le, le morceau du centre basque euh, C'est le basque éducatif, oui. Et ça, ça, ça fait 10 ans qu'on euh, projecte des, des films euh, basques et ouais. euh, on, on a l'œil toujours sur le pays, sur le, le ouais. pays basque euh, pour euh, des, des films et... Euh, Ça, ça, ça marche euh, comme ça. Et co co euh, comment tu fais, justement, ouais. pour avoir l'œil Sur quoi tu te connectes tout le temps Parce que je, je, je, je vois que tu as es avant garde sur tout. C'est sur le, le, le Internet où il euh, y a quelqu'un, un membre, euh, qui va euh, euh, voir un film là-bas. Il va nous euh, avertir. Euh, et c'est passé comme ça avec Oroid C'est Nice. On avait un, un membre, euh, tu, tu connais un peu... Euh, euh, Jean-Paul Bart qui était en vacances et puis oui. euh, il est retourné avec ce DVD on, et puis on l'a um, trouvé très très bien pour um, projeter dans notre uh, Basque Film Series ouais. et ça, ça a passé comme ça. Dis-moi, concernant Jean-Paul Barthes, j'ai entendu dire qu'il faisait partie d'un groupe de rock maintenant. Oui, oui. Euh... Ah non, ça, ça, je, je crois que c'est passé un peu. Je, je crois qu'il est en retraite de ah ça. Ah bon, d'accord. <rire> mais mais il, il est encore le DJ. Il est encore le DJ, d'accord. Le DJ, euh... oui. <rire> donc, tu vas, tu, tu vas recevoir effectivement donc, fin avril là, euh, la troupe euh, Oroïtel Nice et, euh, et Sigor, j'ai envie de dire. Et donc, pour la présentation le 2 mai, il y a combien de, de spectateurs en général quand tu organises une soirée comme ça C'est euh, entre... Euh, euh, 30 et 60, ça, ça, ça dépend. Il y, y a quand même jusqu'à 60 personnes comme ça qui demandent d'avoir de la vidéo sur le Pays Basque et euh, à San Francisco. Oui, oui. Et, euh, et quand on, on a euh, des personnages qui ont travaillé sur le film, comme les, les directeurs ou acteurs, mmh. euh, on fait une petite réception euh, avant la projection et euh, on va faire ça euh, le 2 mai avec. Euh, Catherine et Caroline. Et hmm. alors maintenant, je comprends Sigurd aussi. Oui, il, il, il prend Sigurd aussi. Non, Sigurd ne peut pas venir, c'est un euh, sculpteur ah, qui ah, travaille. J'ai mal compris. C'est un sculpteur qui travaille, mais je pense qu'il... On, on va le voir sur l'écran. Voilà, il sera là par l'esprit. Voilà, absolument. Hein? Donc, une autre manière pour toi, Sigurd, de travailler les éléments. Oui, tout, tout à fait. Tout à fait. <rire> et... Philippe, Tu connais donc Michel depuis fort longue date Oui, je, je l'ai fait son connaissance, je crois que c'était en euh, 1981, quand il est venu à San Francisco avec le groupe euh, Etorqui pour faire un euh, spectacle de danse. Je crois que c'était Philippe Oyamboro qui était le, le chef euh, euh, aussi. Et, euh, et Il habitait euh, à près de ma tante à Iriburu. Ouais. Euh, à la, à, ou à voilà. la Keta c'est C'est de là que je le connais alors. Voilà. Bon, c'est ces petites connexions. Tu sais par exemple, on a montré le du film dans une réunion de membres il y a quelques mois. Et il y a un membre qui m'a parlé après à Mateo Elle m'a dit que Jean Esprilla, c'était son instructeur de danse basque. Et c'est tous ces petites connexions. C'est ces petits lacs qui forment un grand lac dans, dans notre monde basque. Voilà, ben, ce que Maïté Ossafran a dit par rapport à Jean L'Esprit, moi je l'ai dit juste avant par rapport à Koldo Sabalak, c'était à toute une génération de jeunes ici qui ont été dans les IKH, c'était Koldo qui donnait des cours de danse, voilà, donc on a connu Koldo comme ça. Euh, Philippe Oyambourou aussi, je l'ai connu, mais plus dans le domaine du cœur. Parce qu'il était, un, il était dans, les, dans les chœurs, il a fait des choses dans les chœurs basques, lui. Oui, il a été directeur de chœur, il a voilà. été aussi chorégraphe. Hein. Voilà, Alors, ah oui. chorégraphe, il a mené les deux. Je hein. ne savais pas ça, je, mmh. voilà, donc, mais je savais qu'il était dans les chœurs basques, effectivement. Et je l'ai connu, je l'ai croisé une fois les, euh, à l'école de à Paris, lui. Mmh. Voilà, donc. Euh, et donc aujourd'hui, on est là, on parle donc d'un film donc, qui s'en va voyager à San Francisco. Sigor, donc je reviens sur toi. Travaillons les éléments. Oui. C'est-à-dire que les films de Caroline, donnent euh, l'impression, pour ceux qui vont regarder les films, euh, je pense, auront une perception de ce qui est mon travail, euh, quel est le cheminement de ce travail, euh, quelle est euh, que la façon d'exister de ce travail euh, dans le monde dans lequel nous vivons. Euh, J'espère que... À San Francisco, ils auront un petit aperçu des de chemins qui poursuivent les gens qui travaillent ici. Oui, parce que quand je disais que tu travailles les éléments, bon, tu travailles le bois. Tu oh, travailles le bois, oui, le bronze. Mais oui. ça, ça commence toujours par le bois. Voilà, mais, mais, mais je bois. pense surtout que quand dans le film je t'écoute parler, je crois aussi que tu travailles pas mal l'esprit. C'est <rire> pour ça que je te parle des éléments aussi. Donc, oui. tu travailles... tous, les, tous, les gens, tous les gens qui... Tous les sculpteurs euh, travaillent beaucoup l'esprit. Et c'est très curieux l'impression, la, la relation, la fausse euh, impression qu'ont les gens quand ils voient les sculpteurs qui sont dans la taille directe, qui sont euh, dans les tronçonneuses ou dans des outils un peu violents. Voilà. Euh, et ils ne savent pas à quel point les sculpteurs, euh, c'est surtout des penseurs. C'est des penseurs. Euh, que dans le fond, oh, ils essaient de dire, euh, ils n'arrivent pas très bien, ils essaient de la sculpture, ils n'arrivent pas très bien non plus, et ils reviennent à la pensée, ça ne marche pas non plus très bien, et, et <rire> ils, ils font comme ça pendant des années. Et, et, et, et, et là, du coup, tu te retrouves derrière la vitre à Goulihiratia, à côté de Oyana, ouais. Oyana, pas au chatiowati tendogou, mushika bate sarsundogou? Seren sarsundogoso. Ik heb het Sue, ik ga naar Sue, ik ga naar Sue, ik ga naar Gucci, ik ga naar Sue, ik ga naar Sue, ik ga naar Sue, ik ga naar Sue, ik ga ik ik ik Ah bah là, Taldea, une question. Uh, uh, là donc on a écouté Philippe, vous partez présenter ces deux films à San Francisco. Uh, vous pensez, j'ai envie de dire, à San Francisco. Uh, vous l'avez, me semble-t-il, présenté déjà à New York aussi Oui, oui nous l'avons présenté à l'Escola de, de Brooklyn uh, au mois de décembre dernier. D'accord. Bonjour Aït Si tu nous écoutes à votre tour, Aït Sol Il est génial, Aït Sol. Le club basque à Ah Brooklyn. oui, oui, oui. L'ancien président de l'Escoaletia de, de, de, de New York, qui est un mec génial. Franchement, Aït Sol a sur ça, qui se démène pour cet Escoaletia. Il est vraiment super. Aït Sol, et il parle, je crois, 6 ou 7 langues, lui. Ouais. Il est ouais. impressionnant. Voilà, il est originaire... Ah, il est Saint-Sébastien, je tiens. Voilà, mais il est né à, au Venezuela, je crois. Voilà, est il ça, est ouais. né au Venezuela, et il est à l'université de Suède. Il est une université comme ça, mais il est impressionnant, ce garçon. Voilà. Euh, juste une chose, donc, il y a 100, à peu près 150, et je crois, dans le monde. Donc là, vous allez faire deux anglophones. Est-ce que vous allez faire un tour moi, du côté de Buenos Aires, Mexico, Santiago euh... Avec plaisir. Shanghai. <rire> Avec plaisir. Shanghai. Non, mais voilà. Donc, est que, comment est-ce que vous ficelez un projet comme ça pour aller partir là-bas Pour le financer pour... Parce qu'on a beaucoup de demandes des gens qui nous appellent ouais, Benoît, on veut venir à votre émission de radio. Parce qu'on a besoin de la diaspora basque pour financer des projets. Et vous, comment vous faites pour financer des projets comme ça euh... La main à la poche Ouais, ouais c'est un peu ça, oui. Ouais. La mets à la Mais non, mais il faut... Oui on est adepte de la vérité. C'est <rire> On aime de dire la vérité, donc... Non, non, mais c'est... Ça veut dire aussi... C'est une... une devise qu'on a, nous, dans l'association, qui est sortie provinciac, qui, en fait, les 10 ans, là, cette année, hein, au mois de... le mois de le 6 juin prochain, vous allez recevoir une invitation à Bayonne. On a fait 10 ans sans aucun financement public, parce qu'on les refuse. Et on a une devise qui est « Naïdoussou à aldoussou ». Tu as envie, tu peux. « Naïdougou à aldougou ». Nous, pouvons, nous voulons donc on peut. Voilà, exactement. Voilà. Et donc c'est uniquement la volonté, c'était pour pouvoir prouver un peu à tous nos auditeurs, tous les acteurs avec lesquels nous vivons ici hein, au jour le jour, que si on a vraiment envie de faire les choses, on peut aussi les faire. Voilà. Et, que, ben, a... et puis s'il faut se payer un voyage, ben, on l'a fait à l'américaine. On regarde d'abord dans sa poche, bon t'as combien en fin de ta poche T'as euh, 100 dollars, Et puis ouais, ben, on va où avec 100 dollars Voilà. Donc effectivement, Donc là c'est vous qui partez et qui, donc, qui vous payez votre billet. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous de partir quand même comme ça Ça vous apporte parce que y a, on, euh, tout à l'heure, Michel parlait de transmission et le fait d'aller transmettre de porter un peu donc, euh, la, la culture basque, l'art basque dans le monde, transporter Sigor, l'amener la, là-bas et, et le voir, euh, le, le présenter là-bas avec son bonnet sur la tête et puis dans ces montagnes en train de faire ses croquis par exemple parce que j'ai vu le, le, le court-métrage Sigor et D'aller présenter ça, est-ce que ça vous apporte quelque chose à vous ah Oui énormément, d'abord on est très fiers, oui. et puis euh, c'est formidable de pouvoir le présenter à un public qui n'est pas sur place, qui n'a pas vécu euh, les différents moments, et d'avoir euh, tout de suite en direct leurs réactions. c'est exaltant, euh, bon. ça conclut un petit peu euh, la, le projet. Et New York, là, quand vous étiez à New York, vous avez présenté aussi les deux films Juste au Reuters, d'accord. Sigurd avait présenté lui-même son film puisqu'il avait une exposition à New York euh, oh, quelques le semaines le auparavant. D'accord. <rire> Quelle a été justement la, la réaction des gens euh, justement là euh, à New York Très ému. Ému, ça ah, je... oui, très très ému, oui. Et, c est, c est ému, surpris. Euh... Curieux. Cela leur a donné envie de relancer les cours de danse basque au sein de l'Escolletia de New York. Voilà, donc là, et là ça permet de rebondir sur Micel. Donc, euh, qui n'a pas de casque, Robert Prête ton casque à Micel, s'il te plaît. Mais <rire> <rire> pas de souci. Donc, Micel, euh, j'avais écouté Coldo me dire une fois que euh, la danse basque, les pas de danse basque, avaient évolué dans les années 20 qu'on avait intégré la danse un peu contemporaine ou la danse classique, un peu dans, des techniques de danse classique dans la, dans la danse basque. Or, euh, moi, pour avoir eu la chance d'avoir été en Argentine, et euh, je ne sais pas si tu connais Aitor Alava, oh. euh, qui est professeur de, basque, de danse basque à, à Buenos Aires, à Ushkéche, et qui disait qu'en Argentine, vu que c'est une immigration du 19e siècle... Avant les années 20, donc, que les, les, les pas de la danse basque qu'on pratique en Argentine seraient des, des pas entre, originaux, je sais pas comment il faut le dire d'ailleurs. mais Et que lui, ce qui l'intéressait, c'était de pouvoir se rapprocher de groupes de danse d'ici, avec des groupes de danse là-bas, et de, et de voir un peu l'évolution à travers ces... Voilà, donc, c'est une perche que je tends. J'ai un contact à Buenos Aires qui souhaiterait rencontrer quelqu'un ici. Cette personne s'appelle Aitor Alava. Il est professeur de danse à Eusketche à Buenos Aires. Donc, il y a trois écoles à Buenos Aires. Il y a Laura Bat, il y a le Centro Vasco-Français et Eusketche, qui a été là aussi financé uniquement par une dame, qui s'appelle Maria Elena Etcheverry. Ce n'est pas ma famille, je vous rassure. C'est juste l'ancienne femme d'Andrés de Hirujo, l'écrivain qui est décédé, et qui donc avait l'héritage d'Andrés de Hirujo, a payé intégralement, à acheter la maison. Il a fait payer tous les travaux pour créer les scholetchi de Eusketchi, qui s'appelle aujourd'hui Eusketchi. C'est Euskal Kulturetxea, c'est ça, le, le, la structure. Et donc là-dedans, ils donnent des cours de basque et des cours de danse basque par Aitor Alava. Voilà, donc, qui est originaire, comme son nom l'indique, de Biscaye. <rire> voilà, et qui, donc, depuis maintenant plus de 10 ans, est installé à Buenos Aires. Et voilà, donc, une... oui. Je vais peut-être décevoir eh, euh, peut les auditeurs avec ce que je vais dire. Ruiz and Nice, euh, ce n'est pas une pièce qui est centrée sur la danse basque. Alors, euh, je m'explique en quelques mots. Hein. Mm. Euh, les, trois, les trois danseurs. Sont des danseurs évidemment qui ont évolué pendant de longues années dans ce monde-là. Ceci dit, Koldo Sabala était professeur de danse classique au conservatoire de Bayonne aussi. Donc, oui. ça, c'est tout un pan aussi de sa vie artistique. Il a été chorégraphe, mais il a aussi enseigné la danse classique dans un conservatoire. Euh, Jean Lespillat, c'était beaucoup plus lui sur, euh, évidemment, sur euh, l'enseignement de la danse traditionnelle. Euh, Philippe Uyamburu, euh, voilà il était entre le chœur et puis euh, la chorégraphie, euh, dans, une, dans, une, voilà, dans une envie de, de créer une danse un petit peu plus stylisée, tout ça. Oroïd Senai, c'est pas ça, hein. Oroïd Senai, moi je me suis beaucoup plus intéressé euh, aux personnes que j'avais en face, à leur humanité. Pas... Dès le départ, je voulais pas faire quelque chose d'universel, c'est pas ça, hein il se trouve que ça, ça l'est devenu, quoi. C'est-à-dire que ces trois personnes-là, euh, ils nous donnent toute leur humanité, et mmh. ça peut toucher quelqu'un, euh, je veux dire, euh, aussi bien au Japon qu'en Afrique, je veux dire ça. Ouais. Parce qu'on n'est plus dans la danse basque, là. La danse basque était un prétexte pour moi, ouais. mais, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est, quand on a passé tant d'années comme ça, Mais euh, dans la danse, qu'est-ce qui reste de toutes ces années-là dans le corps Le corps, qu'est-ce qu'il a gardé de tout ça quoi Donc, on n'est plus dans la danse traditionnelle, on n'est plus dans... Je, disons que je suis parti de cette culture, de ce fond, parce que c'est quelque chose qu'on a partagé, je veux dire. Quoi. Euh, mais, euh, mais euh, par exemple, les dix premières minutes du spectacle, il marche il marche en se donnant la main. Donc là, on n'est pas du tout dans la danse traditionnelle. On peut retrouver ça, oui, dans des... Oui. Mais, mais voilà, euh, quand ils racontent leurs souvenirs, je veux dire, des, des souvenirs, euh, Philippe, quand il était, euh, quand il était enfant, euh, après, plus tard, euh, là, je veux dire, là, ce sont des, des, voilà, des souvenirs forts qu'ils ont euh, à la fin. Il fallait que je leur demande, mais gardez-en trois, quoi Donc, ils ont pris euh, les, ce qui fait l'essence de leur vie, en fait, dans ces souvenirs-là. Donc, c'est pour ça que ça touche, quoi. Et dans tous les spectacles que, que nous avons faits, alors, moi, je n'ai qu'un regret, c'est d'avoir de, de fait ce, spectac ce spectacle-là trop tard. Parce que, ben, Philippe a 90 ans, quand il abordait ça. Euh, Jean, 85, Collo 76. C'est mon regret. Parce que là, maintenant, il y a plein, plein de directeurs de théâtre en France et ailleurs qui nous demandent ce spectacle-là. Et on n'est pas capable maintenant, évidemment, de pouvoir y répondre. Quand tu leur as proposé ce spectacle-là, la... euh, tu m'as dit qu'ils étaient très enthousiastes, mais est-ce qu'ils n'ont pas été surpris Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même le... la peur de la barrière de l'âge enfin, Est-ce qu'il n'y a pas eu cette crainte-là quand même Ah oui, oui, oui, parce que moi, dès le départ, je leur ai dit, quoi, vous allez faire quelque chose que vous n'avez pas fait jusqu'à présent sur scène. Quoi. Donc ils étaient, ils étaient très, très anxieux. Euh, ceci dit, une fois que les premières répétitions et tout ça se sont passées, euh, bah, ils sont rentrés dans le projet, mais, mais, mais euh, avec, euh, avec un enthousiasme mmh. et puis une discipline aussi. Quoi, hein, euh, ce, ce sont des directeurs de troupe, il ne faut pas l'oublier. Donc, euh, je veux dire, on avait répétition tous les matins à 9h30, bah, ils étaient là à 9h. Quoi. Donc voilà, c'est-à-dire des... extraordinaire. Ils, ils, extraordinaire ce... ils se sont donc appliqués à eux ce qu'ils oui, appliquaient aux autres Oui, et puis c'est une histoire de. Alors, moi, ce qui est extraordinaire dans cette histoire-là, C'est que ce sont des gens de cet âge-là qui sont allés vers quelque chose de complètement inhabituel et euh, de très contemporain. Mm. C'est profondément contemporain dans la, dans la, dans, dans la gestion de l'espace, dans la gestion du temps aussi. C'est-à-dire que le temps de ce spectacle-là, c'est leur temps à eux. C'est-à-dire c'est assez lent. Assez mm. lent. Donc j'ai voulu, euh, dès le départ, euh, mais je veux dire... Euh, On va aller à votre rythme, quoi. Et le spectacle, mmh. il transpire tout ça. Leur rythme à eux, quoi. Leur petit pas. Et leur dignité aussi. C'est-à-dire qu'il ne il s'agit pas de, de courber le dos, là. Il faut, au contraire, quoi. On le relève, le dos, quoi. Il faut voir. Enfin, Peut-être que la question est bête, mais le, ce qui paraît paradoxal, c'est que plus on avance dans, dans l'âge, plus on paraît que le temps est passé vite. Or là... Tu nous dis que le temps passe lentement, justement. Est-ce qu'il n'y a pas justement un paradoxe, quelque part, par rapport à ces gens-là, où, justement, euh, il fallait choisir trois, mais c'est passé tellement vite, au final, la vie, par rapport à la crainte que tu as, justement, de ne pas pouvoir reproduire ce spectacle-là Oui, alors, la, la crainte de ne pas pouvoir le, le redonner, c'est-à-dire que euh, les structures culturelles, en France notamment, sont faites de, de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il faut un spectacle, ça se peut... Une programmation, c'est un an et demi à l'avance. Nous, euh, on ne pouvait pas se projeter un an et demi à l'avance. Donc, on, fait, on a fait la création, quatre représentations sur Biarritz, ensuite on est allé à Saint-Sébastien, Bilbao. Bon, On a eu plusieurs représentations comme ça et on a fini à la Biennale de la Danse à Lyon, qui est le grand festival de danse en, en Europe. Pour nous, c était, c était, c était, voilà, on voulait se terminer sur une belle note. Il y avait Paris qui s'ouvrait aussi, mais à un moment, il fallait qu'on se dise, bon, on ne peut pas continuer, parce que, parce que euh, je veux dire, au niveau de la santé, on ne peut pas se projeter dans six mois, qu'est-ce que ça va être, quoi. Et donc, c'est vrai qu'à ces âges-là, la santé est fragile, et d'ailleurs, juste après Lyon, il euh, y a eu des, des premiers petits problèmes de santé, ils sont en forme, là, hein, euh, je vous rassure à tous, hein, <rire> mais il y a eu quand même des problèmes de santé, donc, voilà. Robert, small translation, please I have a lot of stuff to talk about here. Uh, I'll try to do it all. Okay. Uh, okay, we have. Uh uh Caroline uh, De Otero and uh, Catherine uh, Guillaume. And if I miss anything, uh, Catherine, do not hesitate to jump in and uh, help me out. Absolutely. Um, she's a great English speaker. I'm I'm lucky, of course you'll catch all my mistakes. <laughs> um they're here to present uh, two films. We'll, we'll focus here on uh Oritza Nice, um, which is uh, a documentary on the choreography of uh three veteran dancers, uh Philippe uh Oyamburu, Pierre uh Mabatis and Koldo uh, Sabala. Um was choreographed by uh, Misael uh, Um These three actors are 93, 79, and 85 years old. So, what the, the aspect of the film was to see, after all these years, of the, these three people were involved in dance and choreography and the arts. After all these, after spending their careers um, in the arts, what they had left to give, and the the the film uh, documents um, documents this, and it's going to be f uh, shown in uh, San Francisco on uh, May 2nd. Um, uh, we'll just uh, kind of go over what uh, Michelle just said a little bit here, that he wanted to focus on that. W w we're uh, a show on Basque culture and the Basque diaspora, but this the, the the actors involved, they did do Basque dance, but it's not just Basque dance. What the film is focusing on is what these, these people have left. They they've They've had long careers in different aspects of of the arts and a at a certain age what they can what what they have left to show and that's what uh, the film focuses on and it's a little bit too uh it's it's unfortunate one way because uh it was well done and other people within France wanted to bring the production there but with these actors at a certain age they weren't able to to go to uh as many places as as they might have wanted to go I think I'm gonna stop there uh it's enough it's enough I think uh, Asking how sabata antzidugu uh, gaitea, Filipe Ashirito Garay Suraneye, your brother, yes. forgot to say this, that in April in San Francisco, there is also Bericharak. I'm not sure of the date, I think it's the 8th. But I'm not I'm not certain of it, if it's April 8th Beri uh, in uh, in the San Francisco Bay Area. It's to be this month? Yes. Pausha Chobati itendugu, se musika esarten diguzu orain txibertan. Ik heb het gevoel dat ik het woord heb gevoeld. Ik heb het gevoel dat ik het woord heb dat ik het woord Alduko di tu terren tak, defenditu koudu. Arma kendu di skidate, ta eskuare king, defenditu koudu.